Il venait d'avoir dix-huit ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant. Mes nuits d'automne, j'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça la fait rire Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires Il m'a dit j'ai envie de toi, il avait vu les cinéma J'ai découvert merveillé Un ciel superbe. Il venait d'avoir dix-huit ans Ça le rendait presque insolent De certitude Et pendant qu'il se rhabillait Déjà vaincu je retrouvais Ma solitude Avec la grandeur infernale de sa jeunesse, j'ai mis de l'ordre à mes cheveux un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais de foi. Sweet home.